Fouet de plus ce soir, la terreur sera en mode overdrive. Nous vous donnerons 60 minutes de plus en matière métallique et 60 minutes de plus en matière de propos incohérents, décadents, désobligeants, mais surtout chaotiques et horrifiants. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça nous chante de le faire et aussi parce que nous sommes vos réanimateurs. Et que dans votre cas, 60 minutes de plus ne seront pas de trop pour vous ramener à un semblant de quelque chose qui pourrait avoir la grossière allure d'un être plus ou moins vivant. Connard! <rire> Donc, soyez prêts pour une overdose de réanimation parce que voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui pratique sur lui-même l'ablation de la moitié de son cerveau afin de ne plus rien ressentir, surtout lorsque c'est son crétin d'assistant qui le guide et qui n'a pas réalisé que ce qu'il le faisait par l'entremise d'un miroir. Résultat inverse. J'ai maintenant deux cerveaux. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is ne cause our fucking pas business. y We are undead incorporated, cause we said so, go. 14 décembre de l'an de disgrâce 2010. Je suis le Dr. Payne Pandragon et ce résidu détritus de. de Ré Ré résidu. De Résidus détritus. Détritus de. C'est le corps, troisième légion. <rire> voilà! <rire> C'est. La sinistre chose, the thing sinistre. C'est moi-même, bonjour. Comment allez-vous? Ben, bonsoir. Ben,、plutôt. bonsoir, oui. Oui. oui. Ça va relativement mal, mon cher. Oui, il y a encore de m a u d i t e <coughs> n e i g e dehors. Oui, mais qu'est-ce que tu veux?、Euh, J'en fais mon deuil.、Hein. Je veux rien. Partre, <coughs> ben oui,、ça. moi, je voudrais qu'elle parte. Là, mais, oui, mais c'est ça. Mais ma volonté n'est pas suffisamment forte pour la, la faire déguerpir. Déca Donc, nous allons la tolérer encore,、euh, ma foi, trois Juste, mois. Oui, trois, quatre mois. Facilement. Mais... Hey, c'est une émission encore, e、euh, n en version extensionnée. Eh ben i oui. Fait que si vous avez écouté à partir de 8 heures, ben, dis-moi pas que vous avez compris quelque chose. Eh ben i oui. Ça fait déjà 23 minutes que nous avons débuté. Donc, minutes,、euh, minutes, minute, devrais-je dire. Donc,、euh, l'émission de cette semaine est de 20 heures à 23 heures et celle de la semaine prochaine aussi. Eh、oh, oui. Puisque la semaine prochaine, Sinistro, ce sera la dernière De 2010, c'est, en revenant, on va avoir,、euh, notre revue 2010, Absolument.、Euh, mais qui va durer, qui va s'échelonner. C'est s û q u i va s'échelonner pendant six mois. Une revue 2010 qui va s'échelonner sur 2011. C'est ça. <rire> bon, bref, on a beaucoup de, une émission très chargée ce soir,、euh, laquelle nous fera plaisir de vous décharger dans les oreilles. Eh oui. Allègrement. Et、euh, à l'instant, on vient d'entendre、euh, quatre formations qui sont typiquement、euh, associées au monde du、euh, old school trash metal et je dirais à la rigueur pour b o l t Thrower, l'instant、euh, old school death metal. Donc,、euh, comme je l'ai dit, b o l t Thrower, la pièce h a m b e r s qu'on retrouve sur l'album de Ford Crusade e qui est paru en 1992. Et dans ce bloc, 1992 était la date la plus récente. Et Juste auparavant, nous avions Butcherry et la pièce Till Death. Que l'on retrouve sur Slowly We w r o t C'est un titre qui s e n Qui va, va très bien sur... avec Réanimation, finalement. <rire> Effectivement. <rire> Paru en 8 9 sur Roadrunner. Death et la pièce Born d e <rire> a d h C'est encore, là, en fait, je vous jure là, que j'ai pas. C'est inconscient. là. Euh, Mais, euh, on va sortir des gueules. Oui, Born Death, que, que l'on retrouve sur,、euh, <rire> selon moi, le meilleur album de la formation. Leprecy. Tu vois, je ne suis pas un très, très grand connaisseur de, de Death. Puis pas plus que entendu, connaissais Moi, j'avais c'était derniers des... les ça, ça. a je ne ce Comme l Ben, u qui m s un peu plus u l l a f o i écoute, Ben, é moi, je trouve qu'il y a du bon stock sur les derniers deaths, mais il faut avouer que Chuck était quelqu'un de très instable au niveau de son line-up, parce qu'il n'y a pas un album qui a le même line-up dessus. e、euh, t aussi, je crois qu'il se cherchait à un certain moment donné musicalement. Il est, il, en fait, c'est bien. Il a quand même exploré plusieurs choses. C'est pas tout bon, mais, mais l'album Leprosy est un album typiquement trash qui est très bon, qui est paru en 88 sur Combat Record et nous avions ouvert avec Pestilence et la pièce Parasite. Bon, ça, c'était très bon. Oh, excellent. Tiré sur l'album Marius Malifi Carnum, qui est le premier album paru de cette formation en 88 sur Roadrunner également. Ce s é t a n t d i t il est 20h26, dans quelques instants, nous、euh, irons faire une première pause publicitaire. Et ce soir, chose intéressante parce que, bon,、euh, quelques jours, euh, pour ne pas dire que vraiment quelques semaines, mais plus tard, nous célébrons les 25e, le 25e anniversaire du fameux festival métal qui a été Qui est devenu de réputé, de r é p a t i o n mondiale. C'est un, un, festival qui a remué, qui a remué la planète au complet. e t Puis qui continue à faire remuer à telle, la planète,、tout、dans à le fait, fond, là. Oui, tout à fait. Même j'ai vu un, j'ai vu un petit bout de, Tom Warrior de, de, de Triptychons, pardon,、ouais. euh, qui en parle encore, là, de ça, là, tu a sais. i Ah oui, va, je, oui, oui, oui. Et on parle, bien sûr, du festival World War III. que lieu le 30、euh, novembre 1985, si je ne m'abuse.、Euh, si、ben, s t e oui, c'est en novembre 85. Je ne sais pas la date exacte. De toute façon, 30...、euh, on va sûrement le savoir tantôt. Oui, effectivement, je crois vraiment que c'est le 30 novembre. Et pour souligner cet,、euh, cet anniversaire, en fait, moi, j'y ai assisté à ce festival-là. Et je dois dire que j'avais été comme、euh, totalement subjugué parce qu'il y avait des formations qui étaient très, très importantes à l'époque. et qui Ben, c'est dans rester... les formations les plus importantes qui De v e r finalement. Effectivement.、Euh, avait, c e s t un festival qui mettait en vedette Voivod. e Le, le line-up original de Voivod,、euh, en e fait, c'était pour financer l'album Roar, je crois. Mais aussi, il n'était pas sorti.、Mm -hmm. Mais je crois que c'était pour le financer.、Ouais. En fait,、euh, nous verrons plus tard. Il、euh, y avait Nasty Savage, il y avait Possess, Destruction, et, et Destruction et Celtic, Celtic Frost. Frost. Et en fait, dans ces formations-là, mis à part. Voivod. e C'était leur première venue au Québec. C'est ça. Au Canada, même. Mais... Oui, pour certains auteurs. t même que Destruction et Celtic Frost, c e l t i c Frog, c'est leur première venue en Amérique du Nord au、oh, cours. Tout à fait. Et ça avait fait une tollée. Il y avait eu quelques 2000 personnes qui avaient assisté à ce festival. a l o r s c'était fou, ça. Et écoute. Et ce soir, pour le souligner, comme je l e d i s a i s tout à l'heure, bien, Sinistos nous a concocté un bloc World War III.、Oui. Avec une pièce de chacune des formations qui étaient là. Mais qui sera appuyée par une des, la nouvelle capsule du a l b o r g Tower, qui nous a pondu un, je dirais, En fait, avec la présentation, environ un dix minutes tout à fait délectable de l'historique et des faits saillants de ce festival. Et en plus, le Hellborg a réussi un tour de force en, en étant, e、euh, n ayant mis la main sur des f o u t bah, des footage, je sais c'est du cinéma, mais des extraits sonores d'archives du festival. Oh, c'est cool, ça. Oui. Fait qu'on va entendre ça vers 9h30 ce soir. Donc,、euh, soyez à l'écoute parce que ça va être un, un, Ça va être très intéressant. Très、non? intéressant. Appuyez du b l o c de Sinistros. Ça va vous remettre un peu pour les, les plus jeunes d'entre vous qui n'auront pas connu. C'est, c'est, c'est une évasion métal.、Là. Oh, oui, effectivement, effectivement, effectivement, là.、Euh, on se remet il y a, il y a. Quand Dans le fond, même... ça va être un bon petit cours d'histoire métallique. Ben, j'ose espérer, e <rire>、euh, n en fait, nous, Sinistros et moi, on tente de le faire à l'occasion de vous instruire, bande d'ignores, avec. <rire> bande <'est>... d'innocents. <rire>、ouais, bande d'innocents. Bande d'incultes, bande de s c i e et de ça, de ce que pouvait être le métal il y a plusieurs années. On espère que ça vous donne le goût de le découvrir aussi, parce que c'est ce qui nous aura amené à ce qu'on écoute aujourd'hui. Effectivement. Donc, sans plus tarder, nous allons en pause publicitaire. Et par la suite, on revient avec Sinistrose qui nous présentera son premier album de La Soirée. Eh oui!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 ウェルえ bien vingt e e s t e n bientôt 32。 Et simplement pour vous rappeler que si vous êtes à Réanimation présentement, c'est que vous n'êtes pas allé au spectacle de Dimo b o r g i r Eh, ben, r e g a r d o n s ça, toi. C'est vrai.、En、je suis pas au spectacle de Dimo b o r g i r moi, là, là. Ben, non. C'était le deuxième soir,、euh, ce mardi, aujourd'hui. Et c'était à l'Impériale, en compagnie d'Unslave, Blood, Red Throne et Down of Ashes. Ben, je dis c'était. C'est encore le cas parce que Dimo n'ont pas joué encore à cette heure-là. Mais bref, si vous êtes avec nous, c'est certain que vous n'êtes pas là-bas. Et on vous en. Ou bien vous êtes une bande de tricheurs. <rire> oui, Ça se pourrait, ça. Ça se pourrait. Sinistro, c'est ton premier album de la soirée. Oui,、eh、bien oui. Il s'agit d'une formation américaine qui s'appelle DAT.、Euh, formation qui existe depuis 2001 ou 2002, je crois. As-tu la date précise? Oui, non, la date <rire> précise, je ne <l> l'ai pas <rire> écrite ici, mais cet album date de 2010. <rire> Impayable. Et,、euh, excellent album qui a pour titre DAT. Fait suite à l'exécrable de Concealers paru en 2009. Oui, que tu ne sembles pas avoir apprécié.、Beaucoup. Non, non, c'est vraiment pas bon, là. T'sais,、euh, disons que le dernier album d'Ahat se rapproche pas mal plus de l'avant-dernier des Enderers.、Okay. Mais c'est une formation que je ne connais vraiment pas beaucoup. C'est l'industriel métal.、Okay. Euh, bon. La rigueur un peu trash, un peu dette, un peu.、Euh... C'est une formation américaine, Oui,、type. américaine. OK. Euh, c'est un excellent album, donc un petit retour、euh, à ce que Darat nous avait, comme tu s i s quelque chose d'un peu, peu disjoncté, avec des, des petites p a u s e s un peu spéciales.、Là. Mais c'est、euh, un, un setup traditionnel où il y a des keyboards là-dedans? b e n d'après moi, la, la formation comme telle est. standard.、Okay. Il, il rajoute du keyboard dans le studio, p e u t ê t r e q u i live, y a l il y a peut-être des, des gens,、okay. là, Mais il y a, il y a pas de keyboardiste en tant okay. que... Okay. Attitré,、euh, officiellement, là. e、euh, d'après moi, ce qui arrive, c'est peut-être, e、euh, n spectacle, c'est peut-être plus des samplers ou des, okay,、euh, ouais. des trucs comme ça, là. Euh, ce qui ressemble à ça, tu i l s disent industriel métal, c'est sûr que c'est pas un drame électronique, c'est pas, u、euh, t'as pas de... Non, non, non, mais on t e s pas comme Samael, mettons,、e... qui sonne carrément industriel. Ouais, mais là, le là, terme est... est large, là, pis、euh, ça. ça sonne mécanique, là, ça sonne,、okay. c'est un peu Fear Factory, vraiment sec, là, Tac, tac, tac,、okay. tac, tac, e s、ouais. t peut-être le côté industriel,、là. Ben, dans le fond,、euh, on va, on va l'écouter, e x c e t i d On va se donner comme une idée. C'est paru sur Century Media, il、euh, y a, il y, y a pas très longtemps. Euh, bon, on va commencer avec la pièce Genocidal Maniac et on revient après les cinq premières. C'est parti. Dart. We are alone in the house. Ben, j'espère, parce que si on serait plusieurs, ça irait pas bien. Mais en parlant de plusieurs, oui, pour les autres, oui. En parlant de plusieurs, il se peut sinistre que la semaine prochaine, pour notre. u s soyons plusieurs? Ben, yes! Ben, plusieurs, oui, parce que plusieurs, normalement, c'est. C'est plus qu'un, h i e n c'est plus qu'un. Donc, on est plusieurs. Non, mais, blague à part, possiblement pour la dernière émission de réanimation, 2010. Euh, Jeff se joindra à nous. Ah oui! Et quand on dit ça. Donc, Jeff, on va être deux à te taper sur la tête. Ben, a v e c Jeff, vous allez sûrement être <rire> quatre.、Ah, ben, c'est encore mieux. p a r c e q u i l prend beaucoup de place, Jeff, -là. Tant qu'il prend pas mon siège. Moi, je suis correct. Non, j'imagine. Non, vous allez être deux à me taper sur la tête. <rire> Mais je vais me préparer à l'avance. J'ai quand même une bonne semaine pour me préparer. Puis mettre des pièges partout dans la régie. o n e s u correct. Bon, creuser des trous dans le plancher avec des planches coutées l et rouillées comme、euh, il y avait au Vietnam.、Euh, je vais mettre probablement des mines antipersonnelles. Et peut-être un peu de sucre en poudre? Non! Ah, d'accord. Oui! Un、ah, peu de vitriol. Je savais bien que je s a v a i t bon. Hey, date, là. C'est super bon. a h、bon, tu l'avais dit. C'est vraiment bon. J'ai pas l'habitude de mettre de la scrap. Quand j'en mets, je le dis. <rire> c'est vrai. Il Faut t e concéder ça. o、okay. k Non, mais c'est vraiment bon. J'ai ai beaucoup aimé, je vais me procurer cet album-là, assurément. Hein, y a il y as en a-tu de la culture, le gars, o il y en a pas, là? Il y en a suffisamment pour m'avoir convaincu. OK. Bon, c'était la formation américaine DAT, avec l'album DAT,、uh, paru il、euh, y, y a quelques mois, là, de ça, sur Century Media. Nous avons entendu les pièces de Decider, Double Tap Suicide, Indestructible Overdose, Destruction Restoration et g e n o c i d a l Maniac. C'est un album, évidemment, à se procurer、euh, de toute évidence si vous avez euh, apprécié euh, les cinq pièces, parce que l'album en comporte plus que cinq, voyez-vous. Et c'est en. Ben temps... oui, d a ç o n o n mais ça aurait pu être un mini-album. Non, j'aurais. Non, ce mini-album, c'est pas assez long. Je n'en mets pas d e s s u s Je n'en mets pas d e s s u s là. Non, Donc, OK. Mais en pas. Alors, c'est date, c'est ça. C'est pas passé d'un m o m e C'est vraiment cool, non? C'est une belle découverte. Album en ce qu qui、euh, sera dans la revue euh, 2010 en、euh, janvier. Savais-tu, en parlant de revue, tu me fais penser q u e n partir de 2011, Réanimation aura sa propre revue? Ah oui. Ah oui. Celle que nous allons commencer. Oui, la revue 2011. Non, j'aimerais beaucoup trop ça. Mais、euh, je pense qu'on n'aura pas assez de niaiseries à dire pour meubler、euh, un 35 ans. Une revue, ça 35 ans. C'est très, très difficile e C'est excessivement la... dur à faire. Ça prend énormément de commanditaires, mais ça prend beaucoup de collaborateurs assidus. Ah, tu peux pas faire ça de tu ça? Sais. Ben non, oublie ça. Oublie ça. Non, c'est un beau rêve, là, un jour.、Euh, ceci étant dit, Je vous rappelle que ce soir,、euh, c'est,、euh, le spectacle à l i m p é r i a l des m a u b i u r g e e r s en compagnie ben, de... Il est trop tard, allez-y pas, l Écoutez, continuez à écouter des a n i m a t i o n s Non, mais il faut le dire quand même,、okay, p o u r d i r e aux gens ce q u i l m a n q u e présentement. i l m a n q u e rien, i l é c o u t e n e s a n i m a t i o n s Voilà la réponse. Donc,、euh, ils, ils sont où ils étaient, selon l'ordre des bannes,、euh, à l i m p é r i a l ce soir, et c'était à partir de 19h30. Par contre, si vous voulez aller voir quelque chose de pas très bon, eh bien, allez voir Gamma Ray. Non, c'est ça, c'est de la diffamation. Non, ça touche pas personne. Fait que c'est correct. Non, c'est la réalité. Oui. <rire>、euh, Gamma Ray, accompagné de Eclipse Prophecy et Heroic, que je ne connais pas, donc je ne peux pas me prononcer. Samedi, le 29 janvier prochain, 2011, bien entendu, dès 20 heures, au Café Campus, qui en coûtera 30 et 35 taxes incluses, par, euh, VIP à la porte au coût de 60 à 18 heures, à 18h30, voilà. Euh, c'est disponible via m i s s i o n et le lendemain, ils seront, e l'impérial, e、euh, u l o v t en compagnie de t r e n c h e s of Blood, Holy Grail et System Divine. Vendredi 4 février 2011, 19h30,、euh, le cercle, et l'endroit,、euh, c'est 25 et 30 plus taxes pour y assister, c'est pour tous,、euh, disponible via Biotech, et le lendemain, soit samedi le 5 février, ils seront à Le National. Le National, avec Pierre Lambert.、Bon. Raven, t'as pas aimé le nouveau Raven, toi? Ben, moi, je vais pas triper ça. Ben, De toute façon, je a i jamais vraiment triper sur Raven. Il y avait quelques p i e s One for One, oui. Après, il y avait On and On, c'était pas pire. o u a i moi non plus, je suis pas un gros fan. Mais bref. r e a k the Chains, EP avec Udo, c'était pas pire. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben, Raven, bon, ça existe toujours. C'est quand même des irréductibles. Seront en compagnie de Potion 13 dimanche le 13 février prochain de 20h au Petit Campus. au coût de 20 et 25 taxi incluse, c'est disponible via admission. d e s i d e la compagnie de Belfegor, Blackguard, Nuraxis et Pathology. C'est mercredi 23 février au, au camp, au café campus de 19h. Il en coûtera 25 30 euh, taxi incluse, prix assisté. e u c'est via admission. D'ailleurs, le nouveau Decide sortira Je vais vous dire tout à l'heure, quelle date exactement. o i je pense que c'est janvier ou février, ouais, je pense que c'est février.、Euh, ouais, que février. Ouais. En fait, allez sur le site réanimationad.com, vous allez avoir les dates de sortie. Fentrol, je ne sais pas encore si je vais y aller.、Euh, toi, y vas tu y vas-tu? Je ne peux pas prévoir à l'avance. Peut-être. J'essaie. J'aimerais bien le voir,、euh, Fentrol, Antiferum. e、euh, n compagnie de Rotten Sound et Baron Hurt. C'est jeudi le 24 février prochain au Metropolis. Running Christ, en compagnie de Melacash. Oh! Oh! D'accord.、Ouais. c e s t un mardi. Ouais, mais. Des...、Oh, non, on est ici, c e s t un mardi. Ouais. Ça vaut-il la peine de skipper l'émission pour aller voir ce spectacle à la noix de coco? Ah,、oh, on a jusqu'au 15 mars pour y penser. Oui, hein. Parce que Melekech. On va se faire une émission directement là-bas. Ben oui. <rire> Donc, r i d i n Christ, m a l e k e s h 8, Abigail Williams et、uh, l a k e r u s n o c t o n e Euh, seront au Petit Campus mardi 15 mars prochain de 19h. Gang, g a n pour Rotten Price, mais les caches, ça vaut comme <rire> un petit <rire> peu la、Je、peine. C'est beaucoup, là. Oui. oui. Euh, donc, ça <rire> coûtera 22 et 27 taxé incluse. Il y a, e u VIP. Combien? 22 et 27 Ah, ben là, c'est il n'y a pas d'émission ce soir-là, n o <rire> <rire> Ça se pourrait que ça ressemble à ça. Hihihi! <rire> Ça se pourrait. C'est au Petit Campus, les billets sont disponibles ben, via admission, puis là, on va être rendu au...、Euh, plus bon, à la fin de Mars Cataclysm, Accept S'en vient, Sepultura, Symphony X, blablabla. Voilà. Hier, oui, sorti e d'album. Quoi? Motorhead, The World is Yours, il est sorti officiellement sur EMI. T'es-tu sûr là-dessus? Oui, je suis 100% sûr. T'es-tu sûr là-dessus? Oui. Et,、euh, on va pas voir sur Amazon, s sont mêlés. Non, je vais aller voir autre chose. Je vais aller voir la source, l'unique source. La source? Oui. <rire> ça, là. Tu v a u reconnaître ça, là? Oui, c'est des réanimations. Et... Oui. Il est -il à date? Il est à date de dimanche. À, tous les dimanches, il est mis à jour. Mais oui, mais ça dépend où est-ce q u i prend sa source. Ah, <rire> si, ça va pas bien. <rire> Decide, c'est le 15 février. Motorhead, c'est le 25 janvier. T'as pris ça où? Sur le site de Motorhead. b e n va voir sur le site de Motorhead. Moi, j a i vu sur d'autres places qui sortaient hier. Ah, ben, t'es sûr qu'il s'est passé juste en Europe? Ben, ça me dérange pas, moi, il est sorti hier derrière. o u i Mais c'est supposé être le 25 janvier. Ben, OK. On ben vous en、vrai. reparle le 7 j a n a i n e Ben, oui. The world is yours. Sérieux, vous n ê t e pas p i r e C'est le nouveau Belfegor aussi qui est à venir le 8 février.、Euh... Ben, Belfegor, moi, en tout cas. Bref,、euh, tant qu'à retourner dans le temps, plus tard avec la, la portion World War III, J'ai décidé que, moi aussi, je voulais retourner au o c Oh oui, putain, bon bloc, à part o ça. Un petit bloc d'influence,、euh, pas le cas. Pas le cas. Pas le cas. Mais c'est pas le cas, finalement. C'est <rire> pas le cas. t o u c h e touche, touche. touche. <rire> ben, c'est d'influence p a s m a l crossover, je dirais vite comme ça.、Euh, des trucs qui se, qui se sont commis entre 1985 et 1987. Et nous débuterons avec une formation dont j'étais, oui, Ah, ouais, on u i o va v o i r une publicité, c'est ça. Oui, puis il n'y a pas une,、euh, une capsule. C'est à 9h30. l a capsule? Oui, La capsule de M. Mahan.、Euh, uh -huh, monsieur... Tout de suite après la pub de 9h30. Non, je parlais d'habitude, quand、ah, oui! on commence cette émission, on a une capsule. La capsule de M. Régis Hollery? Oui! Mais une chance que tu es là. Bien, au moins, je serais quelque chose finalement. Bon, b e n on va aller faire la publicité. On va écouter la capsule de M. Hollery. Puis on v i e n d r a Et en... on v i e n d r a après. Excellent. Voilà.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 Fous Les fêtes. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets p a n t l'année. t voici maintenant une capsule de la série Quand la mort se fait originale, présentée par Régis s o l r y sur les ondes de ses fours. Un florilège de morts étranges pour conclure la série. Pour conclure cette série sur les morts originales, quoi de mieux qu'un rapide tour du monde Car si la mort ne connaît pas de frontières, l'originalité n'en connaît pas davantage. Première escale, le Caire, en Égypte. Un poulet tombe dans un puits de 20 mètres de profondeur. Un jeune homme de 18 ans plonge alors pour récupérer la volaille, puis sa sœur et ses deux frères font de même. Aucun ne sachant nager, Deux voisins plongent à leur tour pour tenter de leur venir en aide, mais vainement. Bilan du sauvetage, six morts par noyade. Le poulet a quant à lui été retrouvé vivant lors du repêchage des six cadavres. Deuxième escale, Toronto, et plus précisément le 24e étage du Toronto Dominion Center, 9 juillet 1993. L'avocat Gary Hoy veut rassurer ses collègues sur la solidité des vitres. En guise de démonstration, il se jette contre une fenêtre. Dont le cadre se détache, l'homme de loi s'écrase au sol 24 étages plus bas. Même ville, même année. Stéphane Macco, 55 ans, veut nettoyer une cabane d'oiseaux sur son balcon. Pour l'atteindre, il se met debout sur sa chaise roulante qui, comme son nom l'indique, roule, frappe la rambarde du balcon et précipite le pauvre homme du 23e étage. Troisième escale, les États-Unis. Michael Anderson Godwin avait passé sept années dans le couloir de la mort d'une prison de la Caroline du Sud, quand sa condamnation à la chaise électrique avait été finalement commuée en détention perpétuelle. Au mois de mars 1989, il bricole son poste de télévision pour le réparer. Assis sur la cuvette métallique des toilettes, il dénue d'un fil avec ses dents et meurt électrocuté. Il avait échappé à la chaise électrique, il n'échappa pas à la chaise percée électrique. Toujours aux États-Unis, un sergent de l'armée de l'air réussit, on ne sait comment, à se procurer un JATO, sorte de réacteur utilisé pour assurer une poussée supplémentaire lors du décollage des gros porteurs militaires. Il installe le réacteur sur sa Chevrolet Impala, trouve une route désertique et allume l'engin. On retrouvera des fragments de son corps dans un cratère creusé dans une falaise à 38 mètres au-dessus du niveau de la route. Un dernier exemple au pays de l'oncle Sam, Ken Charles Barger, 47 ans, entend sonner son téléphone en pleine nuit. Mal réveillé, il prend ce qu'il croit être son combiné, en fait son Smith Wesson 38 spécial, et il se tire une balle dans l'oreille. Dernière escale, l'Espagne. Marino Malherba est un passionné de chasse. Il voit un cerf sur un rocher, tire et le tue. Mais l'animal tombe sur le chasseur et l'écrase, le tuant sur le coup. Prudence donc, car la grande faucheuse ne manquera jamais d'imagination. Vous venez d'entendre une capsule de la série Quand la mort se fait originale, présentée par r é g i s Solerie sur les ondes de C'est Fou. Nous sommes de retour après ce. K.O., qui était notre. b En en fait, qui était ma Bévue d'avoir、euh, omis de programmer. Gaf, son... Bévue et Boulette. s <rire> Oui, les trois réunis ensemble. fait tout un plat extraordinaire. Donc,、euh, nous sommes rattrapés. Mille excuses, M. Ollery, et mes excuses à ceux qui étaient、euh, fin prêts à écouter cette capsule dès 20h57, comme à l'habitude. I apologize. Ceci étant dit, Donc, nous en étions tout à l'heure à dire que j'allais présenter le prochain bloc, qui était, à ma foi, un bloc de typiquement l'inspiration crossover des années, b a mi-80. Et,、euh, je, oui, je me rappelle exactement où j'en étais rendu. Je me rappelle d'il y a un certain automne 2008, si je ne m'abuse, où, dans un magasin de d i s q u e s u s a g é s à Montréal, j'ai mis la main sur cet album, qui est celui de Luddy de, Christ. Christ, des Michael-Like Deception. Qui, selon moi, est en fait, n o n que deux albums. Mais c e s t de l o i n s、euh, a l u i o c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est un peu l'histoire. The Comme r u m b Ben, s c c r u m b s Oui, t a u u c o p de r Life、euh, of Dreams. Oui, de, de loin, 100 fois supérieur à Beast on My Bag.、Ah, c k a C'est même pas bon, Beast、non. on My b a c k Non. Et surprise, j'avais trouvé aussi le vinyle. De Le DeChrist Le DeChrist. Félicitations.、Ouais. Merci beaucoup. Pour votre programme. Merci <rire> beaucoup. Donc,、euh, nous allons entendre dans ce, dans ce, dans ce bloc à l'instant Lodi Christ, une pièce、euh, très bonne qui porte le nom de s e s t r a n c h e s de Green Eggs and Ham. Une pièce très longue de DRI.、Euh, Agnostic Front, Stamp Trooper of Death, c h r o m e Suckers, o u si ça me t e m b e on se rendra jusqu'à l BBC. D'accord. Go! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux me faire plaisir? Vas-y donc. Ben go. Tu o t'es fait plaisir, mais tu m'as fait plaisir en m ê m e t e m p s Ben, j'en suis bien heureux. En fait, je me suis fait doublement plaisir avec le 2 for Tuesday because it was a super Tuesday. Parce que c'était super, c'était un super mardi. Voilà. Et si tu as en as tiré,、euh, quelconque plaisir, eh bien, j'en suis fort,、euh, Fort aise.、Euh, mais non,、euh, fort aise ben, c e s t dire qu'on s'en fout. c'est ça. <rire> c'est ça que je voulais f i r e Ben, pour une fois, là, que je vais okay, ça. compatissant avec scolic, toi, là. a i s ouais, s o u a bah, o u a s t s laisser des traités comme du monde. C'est moins non, que mais rien, là. J'ai tellement h a b i t u d de m'en vue de la... Donne à manger un cochon, pis u il va venir, e u i s il va retourner chez eux, finalement. <rire> <rire> si c'est moi qui donne à manger, oui. <rire> Bref, on vient d'entendre l i n formation Dead Brand Cell DBC et la pièce Lies qui est tirée de, de, du premier album Dead Brand Cells de 1987、euh, qui est apparue sur Combat Record. Bon, ok. Certains gens vont dire que DBC c'est pas du crossover. Ben, je suis d'accord que c'est pas du crossover. C'était pas le but non plus. En fait, c'est que cette pièce-là rentrait bien dans le bloc crossover que j'avais fait. Juste auparavant, nous avions Crumb Sucker et c'était deux pièces parce que j'ai décidé que je voulais entendre Super Tuesday. Hein?、Ouais. C'était super cool. Super Tuesday et Interlude, qui étaient tous les deux consécutivement tirés de l'album Life of Dreams de 1986. Et qui, comme on le disait tout à l'heure, était de loin le meilleur album. C'est le meilleur album. e n fait, il y en a deux. Il y en a juste deux. <rire> C'est ça. C'est un peu comme Possessed. T'as Seven Churches qui est super bon, pis... u、euh, uh, Beyond the Gates. Beyond pas, the Gates. b o n d u Il est pas, dire, dire, pas、ouais. arrêté. Non. Pas traité, pis la, non. même la qualité sonore est... Par ouais, ouais, à Seven ouais, Churches, ouais, ouais. Je sais pas si t es. Ce qui aurait dû être le contraire. o u i Mais bon. Que v o u l e z vous? Ben oui. Et,、euh, juste avant, Crump Suckers, un avion, s、euh, Stormtrooper of Death, SOD, la pièce United Forces, qu'on retrouve, qu retrouve, sur l'album Speak English or Die, qui est paru en 1 9 9 5 Ben、1975. oui, Gadon. On, on dit ça en don. Speak English or Die. Ouais, ben là, c'est parce qu'on ne l'a pas inventé, Pas le, le français. Ce n'est qu'une relecture. Moi, j'ai traduit, pas le parle français o u mur. e t Ben, c'est par le français, o m u Mais, de notre point de vue, de, notre point de vue de, de, de, de, de l'Amérique.、Euh, donc, Speak English Hard Eye, qui est paru en 1985 sur Mega Force. Ici encore, on s'entend que, s t o n Stamper of Death a, ont quelques albums, mais c'est de loin le meilleur é d i t i o Ben, quelques、supérieur. albums, s'ils en ont juste deux, je pense. Peut-être trois. e trois, trois. Il y en a、ouais, plus un, un live aussi, beau, ouais. là, ouais. Euh, ils, ont c est, c est un, ils ont fait. c'est, moins intéressant. Ils ont fait un retour dans les années 90. Ben,、euh, ouais, ils ont senti seasoning n du h a b d b y s s je sais pas quoi, Je sais plus. Attendons, je voudrais aller voir,、euh, on ira voir tout à l'heure. o n juste auparavant, nous avions Agnostic Front, e、euh, t la pièce d e l i m i n a t o r pièce d'ouverture de l'album Cause for Alarm, qui est paru en 1986. Et ici, c'est, selon moi, un masterpiece, cet album. o、bon, u i ça, c'est. C'est, l'album est entièrement bon. C'était vraiment le hardcore cross des années 80,、euh, C'est le véritable hardcore. C'est le véritable hardcore.、Euh, c'était,、euh, c'était leur deuxième album, et selon moi, c'est... C'était le deuxième、rêve. cross pour Hardcore? Oui, parce que, j u s t e a v a n t il y avait eu,、euh, bah, pff, je m e rappelle pour plus. Pour moi, ça a passé inaperçu, je savais même pas qu'il y en avait un avant. Moi, oui, oui, pis il était bien, mais il était beaucoup plus, c'était des pièces excessivement courtes, là, pis,、euh, beaucoup plus in your face. Euh, nous avions DRI et la très longue pièce Marriage que l'on retrouve sur The Lingweed. Je d i r a i que c'est long, maintenant. On... 52 secondes. e、eh、n oui. Ben c'est une des assez longues de l'album,、oui, oui, euh, ben... il faut dire. C'est ça. Honnêtement. o n je pense qu'il y en a une de trois minutes quelque chose.、Euh... Coche-là, qu que、euh, je p e s e qu'il à n o n je ne les ai pas, mais il reste il y a quand même.、Euh, je pense que c'est 25 t o u e s quelque chose comme ça, 25 pièces sur l'album. e、euh, t à l'époque, ça rentrait sur un vinyle. q u i n était pas、bar. double, là. q u a s t m e n t sur un, <rire> un bar. q u a s t m e n t sur un bar. L'autre côté, c'était, c'était des blagues. C'est ça. <rire> c'était des blagues. C'est une de... fois deux gars qui faisaient un e tournant. <rire> C'est ça. En p s il y avait juste une blague. <rire> euh, donc, euh, Dylan w i l l e t qui est paré en 85 sur、euh, Rodden Records. n o t e z que DRI est toujours actif. En fait, son redevien、oui, actif. Oui, oui, oui. oui, oui.、Euh, il y en a ouvert avec Elodie Christ à la pièce Green Eggs and Ham. On le retrouve sur l'album Immaculate Deception qui est paru, lui, en 1986 sur Combat Record. Ceci étant dit,、euh, nous allons aller en pause publicitaire. Publicitaire. Publicitaire. Et effectivement, il est 9h30. Ben, regarde、ah, donc ça. On va sauter mon album. Puis,、euh, c'est vrai, on t'est arrangé à la capsule. Ben, nous irons à la capsule. On va aller à la pause d'avant. À la pause publicitaire. La nous revenons en onde. On, on, décapsule. Décapsule, on décapsule, on décapsule, p u i s on, on bloque. Voilà. <much> DJ Lynx est de retour sur les ondes de CFU89.1FM。v a a l a a a a a c o n t a c t is back! Les mercredis soirs, un 5 à 7 pour fouiller dans les débris qui ont marqué l'histoire du、so hey, i p o p s, ial, <S chercher, o y e z y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 891。 21h32 et c'est maintenant l'heure de la capsule du Hellborg. C'est la troisième capsule e collaboration de ce fameux Tower à réanimation et je crois que ce ne sera pas la dernière. Mais non, en espérant.、Mais、en fait, justement, il y en aura une qui sera en préparation possiblement pour le retour des fêtes qui、euh, devrait s'intituler, semble-t-il, Undead Soldiers of Metal. Oh. Qui devrait être une espèce de、euh, hommage. a g e u trépassé、euh, du métal. C'est bien. C'est à suivre. Mais pour tout de suite,、euh, allons-y quand même avec un événement qui est d'actualité puisqu'on parle de la, de la 25e anniversaire, anniversaire du World War III qui s'est commis, e、euh, n en fait,、euh, au Palladium. C'était au Palladium, o u i s C'était au Palladium le un 30 novembre 1985 et qui mettait en vedette、euh, Euh, le festival international de heavy metal qui présentait,、euh, Celtic Frost, Possess, Destruction, Nasty Savage et Vive o d Et croyez-moi, c'était tout un festival. Spectacle auquel je n'ai pu assister,、euh, parce que j'étais pas, pas majeur à l'époque, p i mes parents, ils ont pas voulu me l a s aller là. D'accord. <rire> Mais c'était très, u、euh, c'était un esprit、euh, très friendly, je d s u i oui, sûrement, sûrement. Mais il y a une chose qui me marque dans tout ça, moi. C'est que, regarde, on parle d e festival à cinq formations. Maintenant, tous les spectacles en on ont de quatre cinq à cinq voix, formations. Ben, à l'époque, ça ne se pouvait pas.、Ouais, ouais. C'est quand même drôle. C'était un festival. C'était、ouais, ben... cinq bandes de même. C'était fou. Parce que, le pire, c'est que ça a donné que ces cinq bandes-là bandes、euh, ont remis Voivodes. Quoique les v o i v o d commençaient aussi, là,、euh, on les a connus pas mal toutes en même temps. Oui, effectivement. Tu sais, ça jouait、euh, à l'époque sur une station anglophone de Montréal, une émission、euh, qui s'appelait、mm -hmm. Metal Fire. Metal Fire. pis,、euh, il, à chaque semaine, il e ben, c'est justement, c'est un peu en hommage à ça que je fais mes, mes capsules,、euh, albums, tu sais,、mm -hmm. parce que e autres, qu ils faisaient ça, sais, ils nous présentaient, bon,、euh, le nouveau Celtic Frost vient de sortir, ils nous en mettaient quatre, cinq pièces, e e u t c'est vraiment intéressant, pis c'est là que j'ai connu Celtic Frost Destruction Possess, même Nasty、si, Savage, Puis, quelques semaines après, il annonce que,、ah, regardons ça, on va faire un gros festival et tout ça. Ben oui. Waouh! <rire>、cool. Ben, c'était, ça a été un événement marquant. Et je sais que cet, cet événement-là a, a, marqué de façon,、euh, peut-être pas sur le moment, mais très peu de temps après, a marqué la scène mondiale du métal. Et aujourd'hui encore. Ben, dans le fond, hein, la, la, la, scène métal underground plus, plus trashy, plus.、Euh, ah, plus, plus sale. Plus sale,、ouais. ça repose sur ça, là. Probablement. À l'époque, il n'y avait pas. C'est pas comme aujourd'hui, tu as des millions de bandes partout. Oui. À l'époque, c'était ça. Oui, tout à fait. C'est、euh, sûr qu'il y avait des, des bandes locaux. u Il y en a toujours eu, là, mais en importance. Oui, ça, c'est et... évident.、Euh, par contre, si on regarde ça aujourd'hui,、euh, il faut se dire que ça a été quand même, à quelque part. Je ne dis pas que c'est le précurseur, mais c'est un des précurseurs des festivals. qu'on a aujourd'hui.、Oui, oui. Qui sont, bien entendu, maintenant, des, des, des, des événements qui comportent un minimum d'une douzaine de formations, oui, Bon. Ça, ça, l'a changé, ça s'est transformé. Je suis pas, p r ê t à dire que ça l'a évolué dans le s e n s propre du terme, mais ça s'est beaucoup transformé.、Euh, des fois pour le mieux, des fois pour le pire, c'est selon. Ben, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de fans de métal aujourd'hui qu'à l'époque. C'est évident. Quand、à l'époque, t écoutais du métal, tu étais un c r o t é t étais. étais, étais, étais Bien, écoute, étais... écouter du métal a toujours fait partie du,、euh, du mouvement être outsider. C'est ça.、Euh, même encore aujourd'hui, t écoutes du métal, je sais pas, moi, côtoie les gens avec qui tu travailles quotidiennement, je suis certain qu'il n'y en a pas énormément qui aiment le métal. Non, non, non, il y en a un, je suis pas mal tout seul de ma gang. C'est pareil pour moi, c'est encore une confrérie, les amateurs de métal. et c'est l a c i s j'ose espérer. Mais j'ose espérer. C'est encore la beauté, encore la beauté encore. de la chose, la confrérie, c'est grandement. Élargie、oui. Depuis, depuis les, les, les, décennies. Oui. Mais il reste que c'est encore une musique d'initiés. C'est encore une musique de gens qui sont, qui se rassemblent, qui, qui, qui trippe au même diapason sur un point central qui est le、ouais. métal. Puis, métal at large,、là. Donc,、euh, sans plus attendre, nous allons écouter la capsule、euh, qui est encore toute tiède de, de, du Hellborg Tower qui nous fait、euh, un bel historique de cet événement-là. Et je le répète, comme j'ai dit un peu plus tôt en émission, ce qui est fort intéressant, c'est que Tower o n nous a fait vraiment un beau travail d'archive parce qu'on va retrouver justement des extraits du festival à l'intérieur. Et ici, on s'entend que la qualité sonore ne sera pas la même, mais ça donne un aspect très typique. Euh, à cette, cette, petite capsule historique. Donc, e t au début, Tawa nous fait une brève présentation qui,、euh, dans laquelle il nous salue et il salue aussi Jeff en croyant que possiblement Jeff aurait pu être, aurait pu être ici ce ouais, soir. o a i s b moi, j croyais qu'il était ici. Mais、euh, c'est la, la semaine, semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Donc,、euh, on se retrouve après cette capsule. On aura le bloc,、euh, le bloc. On a u r le Wall s t r e e Festival. Effectivement, le bloc、euh, en que、musique. tu vas concocter.、Ouais. Fait que, allons écouter ça right fucking now. Bonsoir, Dr. Pendragon. Bonsoir, Sinistros, ainsi que Assistant Jeff et les auditeurs de réanimation au rendez-vous ce soir. Ici Tower, le Hellborg, en direct de, d s b a s s e Laurentides.、Euh, je vous fais parvenir ce montage sur le festival World War III qui a eu lieu à Montréal il y a 25 ans déjà. Donc, la raison pourquoi je l'ai fait, c'est pour souligner les, les 25 ans de cet événement, euh, historique,、euh, qui est passé à l'histoire pour plusieurs raisons. Et je voulais expliquer la raison pourquoi je n'y étais pas ce jour-là. J'avais 16 ans à l'époque et j'habitais à 666 kilomètres de l'événement,、euh, c'est-à-dire à r o u y n n o r a n d a Donc,、euh, la géographie et les conditions ne me le permettaient pas. Par contre, à l'époque, j'avais déjà commencé à animer l'émission Metal Militia sur les ondes de Cirque FM 88.7, la défunte radio communautaire euh, des euh, villages environnants de Rouen-Oranda. Alors, je m'étais consolé, en quelque sorte,、euh, en plus de promouvoir l'événement,、euh, en diffusant un spécial、euh, sur le World War III avec les cinq bandes qui s'y produisaient. Donc,、euh, je voulais faire mention aussi que Maurice Richard,、euh, qui était le principal,、euh Euh, organisateur de l'événement et aussi gérant de Voivode à l'époque,、euh, devait nous faire parvenir un, un, petit résumé de ses propres souvenirs. Mais il semble que techniquement,、euh, ça n'a pas été possible. Euh. Donc,、euh, j'ai quand même pu prélever pour les besoins,、euh, du montage,、euh, de ses propres commentaires qui nous avaient fait parvenir, i l y a une dizaine d'années pour les besoins d'un article pour le ZIN Extrême e r a d i o f o b i a en Abitibi. Alors, je vous laisse、euh, en vous saluant bien bas sur、euh, ce montage historique sur le World War III. J'espère que vous apprécierez. Alors,、euh, bonne fin d'émission et、euh, keep it metal. What you are about to hear is real. Le 30 novembre 1985 avait lieu à Montréal un événement sans précédent dans le monde du métal underground, le Festival World War III. Le deuxième album de Voivod Roar. Le gérant du groupe de l'époque, Maurice Richard, organise avec l'aide de Johnny Hart d e Metal Co., le premier festival d'envergure en Amérique du Nord dans le genre. Ils n'hésiteront pas à faire les choses en grand afin de placer Montréal et Voivod au premier plan de cette scène. En plus d'avoir la bande à Snake, Piggy, Blackie et o w a en tête d'affiche, Les 3000 personnes présentes au Palladium, dont plusieurs provenant des États-Unis, verront défiler i n e s p é r é sur une même scène. Avec les premières prestations en Amérique du Nord de c e l i c Frost Destruction v e n u e d'Europe, ainsi que la première visite en sol canadien de deux groupes émergents de la scène américaine, p o s s e d Nasty Savage. Stirani marquera la présence des Floridiens avec ses attributs de lutteur dans une performance intense dans laquelle il se roule dans les débris des téléviseurs qu'il détruisait. La Prestation de la part de Tom Warrior et son groupe précurseur Celtic Frost. Reed Saint-Marc assomme littéralement son arsenal de batterie. Martin Ain est un sérieux headbanger, un set agrémenté d'un son remarquablement pesant pour un trio. Tom Warrior se souvient. La semaine que nous avons passée à Montréal aura changé nos vies. Dans notre mémoire collective, cet événement demeurera un des plus importants que nous aurons vécu avec Celtic Frost. Destruction offriront une performance plus ou moins à la hauteur de leur réputation, notamment à cause d'une trop forte consommation d'alcool. Le batteur Tommy est épuisé. La veille du concert, il s e p e r e en route vers le motel après une fête et passe toute la nuit dans la ville de Montréal et il ne parle que l'allemand. La nouvelle sensation Possessed, sortie pour la première fois de Californie avec dans ses rangs Larry Lalonde, alors seulement âgé de 16 ans, impressionne. Ils joueront l'intégrale de Seven Churches qui deviendra un album de référence parmi les racines du death metal. 私た VIVOG の最後の一つ e v ァイバーが最も s 力的な一つのファイバーが最も魅力 e な一つのファイバーが最も魅力的な一つの一つのファイバーが最も魅力的な一つの一つの一つの一つの一つの一つの o つの一つの一つの一つの一つの一つの一つ s 一つの一つの一 m e 一つの一つ r a e l v a i v o a donné un grand spectacle et je me souviens encore de l'explosion des bombes pyrotechniques durant la chanson Nuclear War. <trican> quart de siècle, le World War III est encore reconnu, même par ceux qui étaient trop jeunes à l'époque pour y assister, comme étant un événement de premier plan dans l'histoire du métal. Dans un numéro du fanzine habitivien Extrême Radiophobia, paru 15 ans après le festival, Maurice Richard déclare C'était le début de la scène et on se sentait privilégié d'en faire partie, car tout le monde s'en traînait. Aujourd'hui encore, il m'arrive de voir dans les annonces classées du Metal Maniacs des gens désireux d'acheter un T-shirt officiel en bon état du World War III. Un show historique pour plusieurs car il s'agit du spectacle qui leur a fait découvrir le métal.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 いいね。 どんどんどんどんどんどんどん t んどんどんどんどんどん f んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん I んどんどんどんどんどんどんどん o んどん t んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Qui a porté le nom du fan club pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui. Aujourd oh, et encore aujourd'hui. Le Iron Gang, le fameux Iron Gang de Voivod,、euh, tiré de Warren Bain de 1984, qui est apparu sur Metal Blade.、Euh, on a eu Celtic Frost avec d o w n of Megiddo, type,、euh, paru sur Too Megad e Ryan、euh, en 1985 sur Noise Records. Noise qui n'existe、euh, maintenant plus. Quelle pièce g r a n d i o s e Oh, et ça avec les corps.、Euh... c'est, vraiment, ouais, c'est, c'est, avec les t i m b e s c e t c'est, c'est, c'est, c e s e s t c e s s t c e s e s t c'est, c e On a eu Bestial Invasion de Destruction sur le premier album、euh, Infernal Overkill de 85. Un、oui, euh, Pauvre Tommy qui s'appelle. e t e n oui, c'est donc, c'est donc bien drôle comme anecdote. Oui, je connaissais、ça. pas, c'était, i s tu s a i Non, je savais pas, m o non plus. i s l'autre, il dit qu'il parlait juste en allemand. T'es pas a l l à Montréal, c'est, trois quarts francophones, pis tu parles pas en anglais en plus, ça va pas bien ton a n f a r t Il trouve plus son, son hôtel. Il, il semble est voir... dans les rues toute la nuit, pis il doit faire un show le lendemain. b e oui, l me semble de le voir arriver au coin de Saint-Honoré, pis Sainte-Catherine, u i u il s'est demandé son chemin. Ça va être bon, ça. <rire> euh, ouais. euh, on a eu euh, Pentagram euh, de Possessed、euh, yes. qui est dédié à Tower、euh, parce qu'il nous a fait la demande spéciale. C'était sur Seven Churches de 8 5 qui est paru sur Combat Records. Il le méritait bien. Et、oui. euh, excellente t oui, e capsule, mon Tower. C'est vraiment oui, bien.、Absolument. Et on a eu Gladiator de Nasty Savage. p u t a i m'a n n i s t y de savage là. Sur l'album Nasty de Savage、right. de 1985. <rire> <de> <rire> qui est apparu sur Metal Blade, e、euh, t effectivement, o n quand... s'entend-tu qu'à cette époque-là, Brian, s les j e u ils l e g l i e Ils e les g e l a i e t ils e les g e l a i e t Et juste avant, nous avions la, la, capsule, la capsule de, là, de Tower, tower le Hellborg,、euh, qui é t a i t e、euh, n en fait,、euh, très bien documenté, dois je dois dire, avec des. Ah, c'était cool, avec les,、ouais. les, les petits bouts d'archives. Ah là, ouais, c'était、oui. vraiment cool. Et un petit cachotier, ce Tower, où a-t-il déniché ce truc?、Euh, je le sais pas. Ben, on veut pas、euh, le savoir non plus. Je le sais pas, pis. u Ça va rester son secret. Ça, ça fait partie des de secrets. o、ouais, u i c'est ça. Ben, ce qui, ce qui fait la beauté de la chose, il nous surprend tout le temps. Oui,、oh, c'est parfait. Moi, on, a, on, achète ça à réanimation, nous autres, un collaborateur comme ça,、euh... Rempli de surprises et de petits secrets comme ça. Effectivement. Seules les machines peuvent nous tromper de cette façon. C'est cela. c e s i étant dit, il est maintenant 22h15min et Sinistros, tu nous attaqueras avec ton prochain, ta prochaine présentation d'album. m a bien sûr, j'ai choisi pour vous le nouvel album de n a r c m i s t i u m formation américaine. C'est l'album, le titre c'est Addicts Black Metal Part 2 qui fait suite à Assassins Black Metal Part 1. C'est paru en 2010 sur Century Media. C'est un excellent album. Je、Pour、connais ce... un petit peu la formation, mais je suis pas très familier. Ben, ils font un genre de black metal p s y c h é d é l i q u e progressif. C'est vraiment, c'est disjoncté, C'est capote et raide,、okay. euh, euh, justement, je crois qu'au début 2010, ils ont fait la première partie de Voivod. Ou, en tout、ah, cas, c'était sur le même set, sur, sur, sur le même show. Puis oui, Ça fit très bien avec ce que Vaivod、euh, okay. qu i a n s d e s j à dit. Je sais que, que Alain Lefebvre de Rock c l a s s i q u est e un amateur de cette formation. Ah, j'adore ça, o e les voir et puis l m'avait dit que de bons mots d e cette formation. o、ouais, u moi, tu connais mes goûts avec le, le, le, le, le un petit peu plus hors n o r m e là. Ben, en euh, fait, euh, je dirais que généralement, tu es un être hors n o r m e Bon, merci du compliment.、Ah, C'est gratuit. C'est gratuit. <rire> Euh, ben, Narkmistium, ça rentre. Hein, un petit peu comme、euh, je t'avais fait découvrir la formation、euh, japonaise Side.、Oh, ben, en fait, tu m'as pas fait découvrir la formation. Ben, c'est vrai, tu m'avais dit que t'avais le même, même album que toi, <rire> mais que je l'ai jamais réécouté. Ben, c'est bon, ça, c'est excellent. Ça. Ben, regarde, c'est dans le t i t r e de disjonctage que j'aime, là. Tu sais,、euh, euh, les gars, ils o n t pas peur d'utiliser les effets, là, des d e l e r s des. Oh, terrors. Ouais, ouais, gars, go, mais en du stock, là.、Ah ouais? Tu sais, beurre, p i s beurre r é p i l Moi, j'aime ça de même. Ouais, c'est vrai c'est cool. Il n'y a pas rien de la crasse dans la vie, finalement. Là, non, il y a l o v e r c r a s t Oui, ça, j'adore ça. Non, <rire> pas l o v e r c r a s t non. Moi,、euh, malheureusement, quand tu sonnes la canette, ben, reste canette, puis bout ton Pepsi, puis il va dans. Oui, c'est vrai. Mais il y a une façon d'être i r e d vraiment disjonqué tout en sonnant intéressant. Oui, oui c'est ça. Je vais. Je vais. b e n n s t ce a l b u Ben Oui, regarde, on va mettre les cinq premières pièces.、Euh, la première, c'est comme un genre d'intro qui s'appelle Cry for Help. ハイオン8、ナイトフォー、ノーフューナー、ピーデンファイアー。セッティレイ a アディックス、Black Metal Part 2、ナッツミッション。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 Et bien, ne cherchez plus. s i n t o n i s e z Sifu 891 FM le 24 et le 25 décembre prochain s pour vous offrir une programmation de Noël diversifiée, non-stop, mur à mur, du plancher au plafond, sans interruption et sans bavure. Pour un Noël rock, jazz, world beat ou même de grands cantiques classiques. On s i n t o n i s e Sifu toute la journée le 24 et le 25 décembre prochain. s Et de la part de toute l'équipe, joyeux Noël et bonne année. Et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 Elles envahissent les ombres de C'est Fou pendant deux heures, encore une fois cette année. Les b i t r a s à Vurland, votre dose d'humour, d'actualité, de légumes, les lundis de 16 à 18h, en rediffusion, les samedis de 16 à 18h, à Sifu, 89 heures c e s i Fou 89.1 FM. Pushful Peanuts. Je sais, l e s t Fou. Faut juste que je d é r i e un peu, faut que j a r r ê t e d e r e r Fou, fou, fou, Je ne me rappelais pas sinistrose d'avoir entendu quelque chose dans le métal d'aussi weird. Ben, moi, je trouve ça cool, là, même. Ben, quand je dis weird, là, faut s'entendre. Non, c'est pas, c'est pas, c'est p extravagamment pas. débile, là. Non, non, mais c'est comme No Limits. c'est la première toune t o i l e qui t'embarque dans le tapis, puis après ça, on tombe comme <rire> alternatif, là, tu sais. <rire> Effectivement.、Euh, on se serait cru en 1987-88, là, ouais,、euh, ouais. sur le dance floor, l'affaire nos... <rire> C'est exactement、ouais. ça. Exactement ça. Puis, t quand, bon, après l'introduction, qui était juste un base d r a m avec du d l e a g là, f i n a l m e n Puis après ça, ça part dans le fond. Je, je m'attendais vraiment pas à ça. Après ça, ça t o m b e très, très、ouais. mélodique avec le s keyboard s en arrière qui donne un, un, un effet、euh, très 1980. Oui, un trait alternatif, un peu p Je me pose encore des questions, mais c'est pour le moins intéressant. Oh, excellent, je savais. Tu sais que je ne m'as pas scrapé. Quand j'emmène, je le dis. C'est vrai. <rire> <rire> C'était la formation américaine,、euh, plus précisément de Chicago, Illinois, n a c h m i s s i u m avec l'album Addicts Black Metal Part 2, qui fait suite à Assassin's Black Metal Part 1. On a entendu tour à tour, Then Fire, No Funeral, Nightfall, High on Aid, qui est la toune de Bush, et l'intro Cry for Help. Si tu cries pas, t'auras pas plus d'aide pareil. Je crois que non. c'est ce qui met fin à mon. Ben, c'est sur Century Media, c e n t u r y Media, c'est sorti. Fait que si vous voulez vous procurer l'album, allez voir Pierre, il est peut-être bien capable d'avoir ça chez Medalpunk. Ben oui, Pierre est capable d'avoir à peu près n'importe quoi. Et étrangement,、euh, je suis allé le voir,、euh, je crois que c'est jeudi dernier. Enfin, jeudi soir dernier, je suis allé le voir. Et pour aller chercher entre autres mon. T'as un très beau chandail de Mesh u g a b e n oui, b e n oui, qui vient de. Gracieuseté de chez Pierre. b e n gracieuseté. Non, il n'était pas p l gracieux que ça, là, m a i s Non, non, puis pour aller chercher entre autres mon vinyle de Raw Power. T'as commandé un vinyle de Raw Power? Non, mais non, il l'avait en rayon. Tu l'as acheté? b e n il y en avait deux ou trois. J'en ai acheté celui que j'aimais le plus. Ah,、oh, ça、euh, Je l'ai écouté d'ailleurs、euh, ce week-end et le vinyle est comme tout、euh, marbré. C'est vrai?、Oh, oui, c'est vrai. C'est lequel, le t a c h e l à Ah, mon doux, c'est celui qui a、euh, Don't Let Me See Hit. OK.、Euh, je me rappelle plus du, du titre de l'album、hey, exactement. Ça rappelle des souvenirs, ça. Avec Joe's The Best、oh, dessus, tout、ouais. ça.、Oh, ouais. Écoute, ça faisait des années que je n'avais pas écouté r o c k Power, qui est un band très punk rock dans、ouais. le fond. là. Puis、euh, honnêtement, là, je trouvais que ça rentrait encore. Oh,、longtemps. ça rentre, ça rentre.、Oh. C'est encore, encore d'actualité.、Oh, une formation italienne, là, puis je regarde les photos en arrière, il y avait l'air vraiment clown. Là, no. <rire> ben, mais, <rire> comme les, non.、Euh, comme les musiciens des années 80.、Oh, oui, <rire> en fait, eux autres un peu plus.、Là. Mais、euh, c'était vraiment cool. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez avoir du,、euh, du stock qui est intéressant, qui est rare,、euh, vous avez des commandes spéciales. Parce que même Pierre me disait que, écoute, Il a même commandé des trucs absolument, là, qui n'ont aucun rapport avec le métal,、là. Il y a une commande. Si quelqu'un veut l'avoir, ben, regarde, on s'arrange pour l'avoir. Fait que, vous pouvez avoir n'importe quoi. Metal Punk, c'est au centre-ville, sur la rue Saint-Georges, à aller voir Pierre. C'est... 563 Saint-Georges. Précisément. It's a cool guy. On va terminer cette édition de réanimation avec deux pièces qui donnent un ton un peu plus black aussi.、Euh, ben, je dis aussi, Ben, en fait,、euh, ton ban était plus ou moins black, finalement. b e n oui, ça tombe dans le black,、euh, black ouais, expérimental avant-gardiste. Avant-gardiste, voilà.、Ouais. Mais bon, si on parle de black,、euh, et n'oubliez pas que la semaine prochaine. Euh, c'est la dernière émission de 2010 de réanimation. Nous allons prendre une pause,、euh, à partir d u 21. En fait, nous a l l o n s t e r m i n e r le 21. Nous reviendrons le 11 pour la rétrospective. Mais la semaine prochaine, il est fort probable que Jeff se joigne à nous. Ce qui veut dire que quand on parle que réanimation, c'est une mission de chaos, là, ça va être p l u r a chaos. Double chaos. Double chaos. Oui.、Euh, parce que la semaine prochaine,、euh, je vous présente le nouvel album de Acid Witch, e、euh, u qui s'appelle s t o n e qui est,、euh, comme son prédécesseur, assez flyé. Certainement, oui, je me rappelle.、Oh, je oui, rappelle cette... oui, c'est très doux, mais très, très trashy, très. C'est vraiment cool. Moi, j'aime ça. C'est merveilleux. Et moi, j'ai préparé quelques petits blocs à l'emporte-pièce à travers tout ça. Et, e、euh, n <coughs> encore une fois, merci au Elborg Tower. Oui, c'était、euh, de toute beauté.、Euh, on espère qu'en 2011, on aura des capsules.、Euh, aussi en levant. Ah, j e suis à peu près certain. Donc, on va se laisser sur deux pièces. La première étant de Rodding Christ qui porte le nom de Non Serviam, étant aussi le nom de l'album qui est paru en 2006 sur Unrealy Re Un、really、Sound, pardon. Et,、euh, certainement, une bonne partie, j'imagine, d'une pièce d'Immortals, qui porte、euh, le titre de Tragedies Blows at Horizon, qu'on le retrouve, qu'on retrouve sur The Art of Winter, qui est paru en 1999 sur Osmose. Sinistro, s à la semaine prochaine. Et allez tous, vous faire foutre! Go!